Oh Aminata, ją mon cœur. Aminata, Angarade, Angarade. rękę, ręka na rękę. Jan Motidanin i Zapel, sala na Amina ta fiancée, Amina ta chérie, si tu m'aimes de tout ton cœur, donnez-moi tout ce que je veux. Chérie Amina, dis à papa je t'aime aussi, tel que le a ses raisons, qu'elle a raison union. Chérie Amina, dis à papa tu m'aimes aussi, l'amour c'est l'amour il n'a pas de frontières. Et si par la vie chérie mon cœur on m'a trahi L'amour c'est l'amour qui n'a pas de frontières Ma maladie ce jamais ou oh, à ah, jamais Mon cœur est blessé c'est l'amour qui s'enflamme Et si par la vie chérie mon cœur on m'a trahi L'amour c'est l'amour qui n'a pas de frontières Ma maladie dit, jamais ou oh, ah, jamais Mon cœur est blessé, c'est l'amour qui s'enflamme Quand va <tout> la vie Chérie, mon cœur au moins trahi L'amour c'est l'amour qui n'a pas de frontières Ma m amène. M amène. maladie, ce moi jamais Mon cœur est blessé, c'est l'amour qui s'enflamme la Mon cœur est blessé, c'est l'amour qui s'enflamme Mon cœur est blessé, c'est l'amour qui s'enflamme Marami malady, c'est l'amour qui c'est l'amour qui c'est l'amour qui I'm a cochinette, Na Czefie! Ja, Pięknie, I ja mam. Bo na są Bo na są Bo